Nie bambie daje mi taki nało and I know Alors alors, mesdames, mesdames et messieurs Citoyens, citoyennes Je voudrais vous présenter la composition De l'orchestre par à la Pour commencer Vous avez John Kaziban, Chanteur deuxième Des Tombateur Chanteur deuxième voix de C'est Tombateur Chanteur deuxième voix aussi Albert de Garot et celui sans jambé dans l'étrapeur. Vous avez les petits Stiri, les petits maires de Chimaro à l'accompagnement. Vous avez Papa Cajos à la basse. Et puis Dido, coupiste à un jeu de charanga et Et moi-même qui vous présente, les barques du Chango non sotte compositeur et de sakam padevelem padevelem buri sakam padevelem buri